Tot 7 uur op Aloha Radio. I do, oh yes, I'll do. Zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. De ses gentilles petites amourettes Elle se faufile dans les bras qui la déshabillent Et ne s'arrête au grand jamais sur un coup de tête Elle aime sa comme disent les parents Ou sa comme les ados crachent vulgairement Elle se cache alors sous un rire de potache De vilaines grimaces et de fines rousses taches Peut-être qu'un jour le bon dégouline en amour prendra tendrement sur son cheval blanc A double tour l'enlacera dans sa tour Pour passionnément chérir de nombreux enfants Elle aime sa doulurement comme disent les parents Ou sa comme les ados crachent vulgairement Elle se cache alors sous un rire de potage Vilaine grimace et de fine roustache. En attendant, elle s'amuse, elle s'enfile. Le plaisir à la file, une Et quand un jour elle sera tiède, dis-toi qu'elle. Les ados crachent vulgairement Elles se cachent alors sous un rire de potage De vilaines grimaces et de fines roussetages Oh. Listen to Radio, het station voor jou. start star. This yes, you're trapped in, but I... lekkerste muziek hoor je bij Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.nl. Six